Chapitre 6. La reine Iseu de Cornoy. Le navire de Tristan arrive à Tintagel. Avant de descendre, Tristan et Iseu se disent adieu. Tu resteras mon unique amour, doux Iseu, dit Tristan. Mon cœur t'appartient pour toujours. Tu seras la seule personne dans mon cœur, Tristan, dit Iseu. Puis, ils s'embrassent pour la dernière fois. Lorsque le roi Marc aperçoit Iseu, il est émerveillé par sa beauté et sa voix douce. Il tombe immédiatement amoureux d'elle. Iseu devient la femme du roi Marc et la reine de Cornouaille. On organise une grande fête et on danse pendant plusieurs jours. Le peuple de Cornouaille aime sa nouvelle reine. Le roi Marc est très heureux avec Iseu, mais Iseu n'est pas heureuse parce qu'elle aime Tristan. Un an plus tard, un jour de printemps, Iseu chasse dans la forêt avec Brangaine et d'autres nobles. Le roi Marc appelle Tristan et lui dit « Iseu et Brangaine chassent dans la forêt, aujourd'hui. Elles ne doivent pas rester seules, car c'est dangereux. Rejoins-les et protège-les. J'ai confiance en toi, Tristan. » Le cœur de Tristan se met à battre très vite quand il entend le nom d'Iseu. « Très bien, oncle Marc, dit-il. J'irai chasser avec elle. » Pendant la chasse, Brangaine et les nobles prennent des chemins différents dans la forêt. Tristan et Iseu se retrouvent seuls et ils s'arrêtent près d'une petite rivière. Ils sont toujours aussi amoureux. « Je suis content, car nous sommes seuls », dit Tristan doucement. « Moi aussi, Tristan », dit Iseu. « Mais notre amour n'est pas une bonne chose. »« Je sais », dit Tristan. « C'est un amour malheureux. » Iseu est très ému. Les deux amants s'embrassent et restent près de la rivière jusqu'au coucher du soleil. À partir de ce jour, Tristan et Iseu se rencontrent souvent près de la rivière. Un jour, des nobles de la cour les voient. Les nobles sont jaloux de Tristan car c'est le meilleur chevalier de Cornouailles. Ils décident de parler au roi Marc. « Il ne faut pas faire confiance à Tristan et à la reine Iseu, dit un noble. Je les ai vus assis ensemble dans la forêt près de la rivière. « Mon neveu et ma femme sont amis, rien de plus, » dit le roi Marc. « J'ai confiance en eux. »« Ils ne sont pas seulement amis, sire, » dit un autre noble. « Je vous interdis de dire des mensonges sur ma femme et mon neveu, » crie le roi Marc en colère. Tristan et Iseu continuent à se rencontrer dans la forêt, et un jour, le chevalier André les voit. C'est un homme méchant qui déteste Tristan. Il va immédiatement parler au roi Marc. « Tristan et la reine Iseu sont ensemble dans la forêt, » dit-il. « Je ne te crois pas, » dit le roi Marc. « Tu es un menteur. Alors venez tout de suite avec moi, et vous les verrez vous aussi, » dit-il. Le roi Marc monte sur son cheval et suit le chevalier dans la forêt. Il se cache derrière les arbres et voit Tristan et Iseu assis près de la rivière. Tristan caresse les longs cheveux blonds d'Iseu. « Maintenant, » Le roi Marc croit André et il est furieux. Le soir, il rassemble tous les nobles. « Tristan est un traître !» crie le roi Marc. « Je l'aimais, comme mon fils, et j'admirais son courage. J'avais confiance en lui et en la reine Iseu, mais maintenant, Tristan doit mourir. » Les yeux du roi Marc sont remplis de larmes. « Non, il ne doit pas mourir !» dit le plus âgé des nobles. « Nous n'aimons pas Tristan, mais c'est un chevalier courageux !» « Nous avons besoin de lui pour combattre. C'est notre meilleur chevalier et le peuple de Cornouailles l'aime beaucoup. C'est leur héros. Si vous le tuez, le peuple vous détestera. Éloignez-le de la cour et si nous avons besoin de lui, nous le rappellerons. »« Tu as raison, dit le roi Marc. Il doit immédiatement quitter la Cornouaille et ne plus jamais revoir Iseux. La reine est jeune et elle va très vite l'oublier. » Le roi Marc envoie Tristan loin de la Cornouaille et Iseu est très triste. Elle reste enfermée dans sa chambre et pleure car elle ne peut pas oublier Tristan. Tristan aussi est très malheureux car maintenant il est seul au monde. Il ne veut plus être chevalier parce qu'il n'a plus de roi. Il décide alors de devenir Ménestrelle. Il va de village en village pour jouer du luth et chanter l'histoire de son amour pour Iseu. Voici la fin de l'histoire du Ménestrel. Lorsqu'il arrête de chanter et de jouer du luth, le silence envahit la grande salle du château du roi Arthur.